Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Alors Judas, ayant pris la cohorte et les huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. « Qui cherchez-vous »« Jésus de Nazareth. »« C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau. « Qui cherchez-vous »« Jésus de Nazareth. »« Je vous ai dit que c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit et parla à la servante. Elle s'adressa alors à Pierre. « Toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme ?»« Non, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. « J'ai parlé ouvertement au monde. » J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu Interroge sur ce que je leur ai dit à ceux qui m'ont entendu. Ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus. « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?»« Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon Pierre était là et se chauffait. Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples Non, non, je n'en suis pas. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit. Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. C'était le matin et ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller avec eux. Quelle accusation portez-vous contre cet homme Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Jésus, es-tu le roi des Juifs Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi Moi suis-je Juif Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Ainsi tu es roi. Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Qu'est-ce que la vérité Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Je ne trouve en lui aucun crime. « Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau tous s'écrièrent « Non, pas lui, mais Barabas !» Or, Barabas était un brigand.